Pour faire simple, c'est plus politique, euh, voilà, il y, a, il y a un courant de pensée, un courant de pensée qui n'était pas le courant de, de, de, de tout à fait suivi. Bacile Mbi, il y a des berdines, Christian Tanik, il y a des berdines, mais c'est plutôt arriéré, ou je ne sais comment le qualifier, mais en tout cas différent d'une autre. Et voilà, je peux je peux valer quelques couleuvres, mais pas des pitons, quoi. À on est le la moindre chose que l'on faisait devenait... Gure débat et goure hautu guztiak eztabailatuak ziren beraz hobedugu uztea eta eta bulegukoekin ados direnak harra hartza taldea taldearen onurarenzat dirijan qui reprend l'équipe première sur l'unisson avec les dirigeants et tout tout taille la naissance plutôt que il a une fracture entre de couronne pensées c'est tout